la longueur des voyelles exercice 1 drèm corden clem tarsit pel douce colet lann amma stim exercice 2 glé glace paul brun psych si. plus terre exclure guir tress